Rush, Stars sur Galaxy avec Crash à la fréquence 95-30. Nous vous souhaitons d'ores et déjà un bon début d'après-midi. Galaxy vous donne l'heure, il est midi. Galaxy. Galaxy. Galaxy, don't stop. ADN sur Galaxy. all the time. And da da da da da des dernières trans-musicales de Rennes ce jeudi 25 janvier 20h au Drugstore Café. Au menu, écoute de l'album bien sûr mais aussi l'eau à gagner.